On va parler de Jésus. C'est est-ce que c'est la place nombre 6 6 euh, oui, verset 22. On va commencer par le lire. Vous allez voir, c'est monsieur réservé le plus long chapitre. Parce qu'il y, y a une running blague entre nous les enseignants que il y a du favoritisme. pas vrai. Dieu m'a vraiment donné la bénédiction de bien diviser les choses. Nombre 6, verset 22. Je commencer par lire la parole de Dieu. Ah, J'étais dans le bon lit, c'est ironie. Pourtant, je l'ai marqué en plus. Hein, voilà. Ça sert à quoi d'avoir des marqueurs dans notre Bible quand on ne les regarde pas? Ça va? Vous avez le temps de trouver? L'Éternel parle à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils et dit « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. N'est-ce pas drôle notre passage hein? Nous sommes un peuple béni. Je parle du peuple du Nouveau Testament particulièrement, peuple de la nouvelle alliance, nous les enfants de Dieu sommes vraiment bénis. Et ce qui est intéressant dans le passage qu'on a lu ce matin, C'est que dieu donne il en a déjà un. il est à neuf il un neuf il a été aporté ce matin tu peux le boire celui là <rire> c'est que nous sommes un peuple béni et à travers cet exemple qui s'est passé pour israël dieu est en train de viser le souverain sacrificateur qui est l'objet de notre bénédiction on va le voir à travers l'enseignement ce matin on commencer par un petit retour en arrière. Le contexte dans le livre des nombres, Jean-Claude a failli le faire, mais je vais le faire. C'était prévu que c'est moi qui le faisais. Israël est resté plus d'un an autour de la montagne du Sénai. Depuis le départ de l'Égypte, il y a eu la Pâque, etc. Puis à la montagne du Sénai, ils ont reçu plein de, de choses et euh, plein d'informations. Et là, ils ont construit le tabernacle. Et l'ont reçu des lois et des règles, l'Exode et Lévitique. C'est autour de la montagne du Sinaï que le livre Lévitique, le livre du Lévitique qu'on a sauté par-dessus, non, parce qu'on le fait pas. On fait le Livre des Nombres. Ils l'ont reçu à cet en ce moment-là, tous les, les ordonnances concernant les sacrifices et la façon de euh, plein de règles qui sont reliées à Israël. Le sacerdoce d'Aaron a été établi aussi à la montagne de Sinaï. Le sacerdoce d'Aaron, c'est Aaron et tous ses successeurs, ses fils, ses descendants, jusqu'au dernier souverain sacrificateur. Le dénombrement des hommes de guerre a été effectué, vous, vous rappelez rappelez, les quatre ou cinq premiers chapitres, je crois que c'était là-dessus. Et euh, l'ordre du campement, hein, autour du tabernacle, Dieu a tout précisé ça, donné ça à Israël. C'est ce qu'on a vu à date. Là, on a vu assez récemment le dénombrement et le rôle des Lévites, par tribu de Lévites, vous vous rappelez, qui devait aider, justement, Aaron et ses fils à exercer le sacerdoce en travers Israël. Le plan des tribus était établi autour du tabernacle, on le dit tout à l'heure. Dans le chapitre 5, Dieu, on a vu euh, assez récemment que Dieu a établi des règles à l'égard de la pureté du peuple, avec les lépreux les voleurs et la pureté dans le mariage. La jalousie, vous en rappelez? Non? Qui caprichera-tu, c'est Gilles? Non? Jean-Claude? Non? <rire> oui? <rire> ah, on va passer par un oreiller sans sorti par l'autre. Dans chapitre 6 avec Gilles, la semaine passée, Dieu a établi les règles liées au Naziréa. Pour tous ceux qui que Dieu appelle à se consacrer à lui pour le servir d'une manière particulière. Et, la fin du chapitre 6, on va voir l'ordonnance faite au souverain secrétaire de bénir le peuple. C'est notre sujet ce matin. Et, le, dans les prochains chapitres, on va voir la dédicace du tabernacle et les préparatifs pour le départ du Sénéi vers la terre promise. On n'ira pas jusqu'à la fin du livre des nombres, ça vous fait rien, non? on va en laisser pour les autres. Ça va En guise d'introduction, je vais choisir une vidéo. Vous avez peut-être déjà vu, ceux qui font de l'Internet un peu ou euh, qui écoutent les nouvelles. Euh, vous allez être surpris un petit peu de cette introduction-là, mais je pense qu'il y a des... C'est un contre-exemple à ne pas suivre, là, mais qui va être Est-ce qu'on est, -ce qu est prêts? C'est faux que je clique ou... Ça, ça va? Je vais regarder en même temps que vous autres. millimétré d'une armée qui compte 2 millions d'hommes. Pendant plus d'une heure, soldats, chars, drones, missiles et avions se sont succédés sur l'avenue de la paix éternelle pour célébrer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une démonstration de force devant une vingtaine de chefs d'État étrangers et un grand coup diplomatique pour la Chine, comme une marque de sa puissance après avoir accueilli un sommet régional des dirigeants eurasiatiques. Le peuple chinois ne craint pas la violence, c'est un peuple autonome et fort. Aujourd'hui, l'humanité doit à nouveau choisir entre la paix et la guerre, entre le dialogue et la confrontation, entre une coopération gagnant-gagnant et un jeu à somme nulle. Le peuple chinois se tient fermement du bon côté de l'histoire, ...en du progrès de la civilisation humaine. De la de la Aux côté du président Xi Jinping, deux invités particulièrement remarqués, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, qui n'avait pas quitté son pays depuis 2023 et ne s'était jamais affiché avec autant de chefs d'état, et Vladimir Poutine. Le président russe, clôt ainsi une visite de quatre jours en Chine, durant laquelle il a affiché une proximité sans faille avec son homologue chinois. Alors que Pékin et Pyongyang sont accusés de soutenir financièrement et militairement Moscou dans sa guerre en Ukraine, c'est surtout cette image des trois dirigeants réunis qui aura marqué ce défilé. Pourquoi Sur quoi repose leur paix est ouais, leur armée? C'est en partie raison. Qui est en avant, là? Je ne pas en train de juger, c'est pas à moi de faire ça, là. Les dirigeants, la stabilité du pays dépend d'eux. Vous remarqué comment les gens, moi, je qui m'étonne, c'est la foule, pas plus que les dirigeants, comment la foule est par ou omnibilisée par ces dirigeants-là. Oui, mais c'est pas là-dessus. Moi, je ne veux pas insister là-dessus. Okay, okay. Ils sont quand même, ils prennent confiance à leurs euh, dirigeants. À tort ou à raison, ce pas ça je, je pourrais Mais leur point est complètement humain. Évidemment, derrière les dirigeants, c'est les alliances et toutes sortes d'affaires. Leur paix est basée sur pas grand-chose. Qu'est-ce que Jésus dit à propos de... Qu'est-ce que l'homme de gagné l'univers si bien qu'elle ait son âme? Il n'y a pas de paix dans ce que les autres proposent. Mais en apparence, oui. Vous d'accord? La question qu'on peut se poser, nous, les croyants, c'est quoi qui fait notre paix? L'armée canadienne? L'armée américaine? Nos chicanes avec les Américains, ça nous trouble? Elle est basée sur quoi, notre paix? C'est ça qu'on va essayer de voir. Et le souverain certificateur dans le temps d'Israël, a eu un impact, un impact à jouer, un rôle à jouer. C'est ce qu'on va s'attarder à découvrir. Et ce rôle-là a été transféré directement à Jésus-Christ quand Jésus est venu et qui a pris la place du souverain sacrificateur une fois pour toutes. de va... ça commence pour moi mais il faut que je dépose ça. Il faut que je la roule. voilà fait que, par trois bénédictions du souverain sacrificateur au peuple d'israël vous avez vu il y une autre bénédiction dans le dans le passage qu'on a lu dans le long passage qu'on a lu dieu montre au sein de l'église ça c'est nous qu'ils sont particulièrement bénis par Jésus-christ notre souverain sacrificateur C'est important de réaliser que Jésus a joué un rôle encore plus grand que Aaron et ses fils. Maintenant. Ça va, je sais pas perdu Vous savez où on s'en va On va relire le texte rapidement. Comme c'est très long, on peut le faire cinq fois si on voulait. Par la Aaron et ses fils, il dit "Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde." Première bénédiction. « Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, et que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Promesse immuable de Dieu de bénir Israël. Et il le fait à plusieurs reprises jusqu'à temps qu'Israël se révolte de cette situation-là. La première bénédiction du souverain sacrificateur par laquelle Dieu montre aux saints qu'ils sont bénis pareillement par Jésus-Christ, c'est que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. On dirait que c'est des répétitions tout ça, mais vous allez voir ça a de l'importance. Le point que je remarque aussi en lisant ce texte-là, c'est que c'est écrit sous forme de prière que le souverain sacrificateur devait adresser à Dieu régulièrement pour Israël. Il a dû le dire verbalement, mais j'ai pas de passage dans le nouveau texte dans l'Ancien Testament où le souverain sacrificateur prononce ses paroles ou ces bénédictions-là envers Israël. Mais c'était ordonné à travers Moïse, à Aaron et à ses fils, à ses descendants, de le faire. Donc, je considère qu il y avait une partie prière d'office que le souverain sacrificateur devait faire. Dieu a établi un souverain sacrificateur en Israël euh, avec toute la sacrificature et tout ça, mais ce sacrificateur là ce souverain sacrificateur-là avait un rôle crucial pour Israël. Encore plus Jésus-Christ aujourd'hui, notre souverain sacrificateur. Que l'Éternel, verset 24, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. » Comme je disais tout à l'heure, la bénédiction du souvent inscriteur, ça doit être assimilé à une prière continuelle adressée à l'Éternel en faveur du peuple. Bon, les souvent inscriteurs, c'est des hommes. Ils ont pas toujours été fidèles dans cette mission-là. Est-ce qu'ils avaient vraiment compris leur mission? Probablement, parce que David, plus tard, va en parler. On va lire en chronique 23-13. David, avant la construction du temple, va ramener... Tournez avec moi dans 1 Chronique 23-13. Là, il y a eu toute une... Euh, David a fait une euh, série d'observations, mais il arrive au verset 13, il dit, « Fils d'Amram, Aaron et Moïse, Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint. » C'est intéressant comme David dit ça lui et ses fils à perpétuité pour offrir les parfums devant l'éternel pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom intéressant David il peut-être pas peut-être peut pas un spécialiste de la loi mais il avait retenu ce passage là probablement de nombre si vous avez vous trouvez des passages où vous voyez le souverain sacrificateur effectivement le faire publiquement devant le peuple On parle pas de la bénédiction du mont Garizim ici puis du mont Ebal. Ça ça a été Josué qui l'a fait, pas le un sacrificateur. Ça à, à travers Josué que ça était fait. Et Josué n'était pas un souverain sacrificateur. D'accord bon? Si jamais vous en trouvez un, dites-moi là, j'aimerais ça le voir comment ça s'est passé. J'en ai cherché mais comme le nouveau l'Ancien Testament est assez grand, je l'ai pas trouvé. On travaille ensemble, hein, c'est pas juste l'affaire du prédicateur. Maintenant, on va se poser la question, comment Jésus, notre souverain sacrificateur, accomplit cela pour le peuple de la Nouvelle Alliance? Et c'est qui le peuple de la Nouvelle Alliance? T'es sûr? C'est nous, c'est l'Église? Donc, en tant que souverain sacrificateur, vous êtes d'accord que Jésus est le souverain sacrificateur qui possède un sacerdoce intransmissible, qui est souverain sacrificateur pour l'éternité, pour nous? Par son propre sang, d'ailleurs. Donc, comment Jésus fait ça? Ça, on va avoir des petits exemples. Acte 3, 36. Vous avez le, le résumé du verset, la partie importante, là mais si vous voulez lire le contexte, allez dans l'acte 3, 36. « Que Dieu a suscité son serviteur Jésus, Jésus est pas dans le texte, là, mais sous-entendu, pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. » intéressant hein? dans l'Ancien Testament que l'Éternel te dût, l'Éternel te que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Donc détourner des, des iniquités, ça fait partie de garder. D'être d'accord Un autre passage. Alors, c'est la prière sacerdotale. Ça montre pourquoi Jésus a prié. en tant que souverain sacrificateur, il le fait. Et dans le passage Jean 17 9 à 12, dans lequel vous pouvez tourner aussi, je vous laisse le temps de prendre des notes. 3, 3, 3 26 avec toi 26. Ouais, c'est moi qui s'est trompé. <rire> Excuse-moi. Avec toi 26 le premier passage. C'est pour eux que je prie. On voit le souverain secrétaire ici qui prie avant de mourir. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, ça c'est l'église. Bon, ça a commencé avec les 12 mais ça a avec les autres hein, du temps de Jésus, mais ça s'est perpétué jusqu'à nous. « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. » Évidemment, il parle avec Dieu aussi dans sa prière. Vous d'accord? Jésus est en train de parler avec Dieu. Et en tant que représentant de son peuple, parce qu'il le fait en tant que représentant de son peuple tout en étant Dieu, Il dit à Dieu, il amène une prière à Dieu. « Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père, Saint. » Regardez la prière. « Garde en ton nom ceux que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » et j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, puis si vous sinon le fils de perdition. La prière serait totale. Qu'est-ce que Jésus fait? Exactement ce que Dieu a dit à Aaron de faire. De bénir le peuple, et de garder. C'est intéressant de voir à quel point Christ a fait notre passage, là, et au-delà, évidemment, il fait plus. D'abord, je ne pas perdu à date, encore dans les temps. Matthieu 28, 20. Ça, c'est intéressant. Avant de partir, de retourner au ciel, Jésus va dire à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a, en tant que souverain-séritifiquateur sur la terre, il prie pour le peuple, mais en tant que celui qui retourne vers Dieu, il a le pouvoir d'accomplir et de garder. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi se, se tourmenter avec toutes sortes de troubles? de, de, de... J'ai une semaine épouvantable, cette semaine, la pire semaine pour préparer un message. J'ai eu toutes sortes de guégus, d'un témoignage personnel, là. ça rien à voir avec le souffrance de Et pourquoi perdre les pédales? Dieu, il nous garde. Mais on perd toutes les pédales à un moment donné. Vous savez, c'est quoi que ça dire perdre les pédales, Ruth? Ici au Québec, là, quand tu roules sur un bicycle, il a juste une liée en avalage, il y a juste un engrenard. Puis là, tu te mets à pédaler, puis là, tu perds les pédales, les pédales vont plus vite que toi. On perd les pédales, c'est-à-dire qu'on est fiqués à de les contrôler. Vous avez déjà vécu ça? Quelques-uns d'entre vous, les plus vieux? <rire> Aujourd'hui, ils ont toutes des bicycle <rire> super équipés, là. Oui. Oui, il y en a qui ont des vélos électriques, en plus. ouais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Jésus a fait cette promesse à l'Église. Il va prendre soin de l'Église. Il va prendre soin de ceux qui sont dans l'Église, qui accomplissent aussi sa volonté. La deuxième bénédiction du souverain certificateur par laquelle, je vais revenir à ma phrase, parce que j'ai oublié comment la dire, ça je, Je n'ai le conseil que je donne à tout le monde. Hein? La deuxième bénédiction par laquelle Dieu montre au sein de l'Église qu'ils sont pareillement bénis par Jésus-Christ, notre souverain-explicateur. On va revenir. C'est que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. On a l'impression que c'est une répétition, mais il y a quelque chose de plus là-dedans. <coughs> On va aller lire Daniel. Ça, c'est mentionné dans la prière de Daniel quand il est en déportation et qui après qu'il a lu le livre de Jérémie, il a compris que le malheur qui était tombé sur Israël, la destruction de Jérusalem, de la ville et du pays par le roi de Babylone, il a compris que c'était dû au péché d'Israël et que Dieu avait temporairement rejeté Israël à cause de son n'idolâtrie criminelle envers lui. Et dans Daniel, on va tourner on va le lire, parce que je ne l'ai pas ce texte-là. Daniel, tu es chanceux, on te cite ce matin. Au verset 17 à 19. « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. « Et pour l'amour du Seigneur, et pour ton amour de toi, fais briller ta face. » C'est intéressant, ça, faire briller sa face, c'est comme faire luire sa face sur ton sanctuaire dévasté. « Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. »« Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. » Bon. Daniel, ici, est en train d'exprimer à Dieu. Il n'est pas heureux là, que la ville de Jérusalem soit détruite, que le pays soit en ruine. Et tout de suite après cette prière-là, Dieu va initier le retour des Israélites en Israël, en Palestine, et la reconstruction du temple va être débutée, et la reconstruction de la ville va suivre plus tard. Quand Dieu fait luire sa face sur quelque chose, parce qu'il l'avait retiré, sa luisance, on va dire, il avait retiré sa face par rapport à son peuple, à sa ville, à son temple. Le temple qui a été détruit, c'est le temple de Salomon, qui était un chef-d'oeuvre humain, on va dire. Ça va? Et là, faire luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, renonçons ça à nous maintenant. Parce que c'est difficile à comprendre, pourquoi parce que Dieu fait lui sa face sur moi comme bien. Ah, et pas belle ma face. Non non. <rire> de quelle manière Dieu fait luire sa face sur son peuple par notre souverain créateur Jésus. On va commencer avec Jean 1 7 à 12. Je pense que je l'ai écrit celui-là. Ça rappelle le discours sur la lumière dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Si vous l'avez jamais lu, prenez le temps d'aller le lire un moment c'est pas un long chapitre, c'est facile à lire. Ce pas facile à comprendre. « Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. » On parle ici de Jean le Baptiste, qui a pris a été un précurseur de Jésus, euh, qui est venu à, par après, ou qui l'a reconnu et qui l'a identifié pour Israël. « Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. » ceci évidemment c'est du français de cette époque-là sait quel temps Samuel Passé simple ou euh, non euh, non c'est euh, subjonctif Alors afin qu'il croie si vous voulez par lui et il n'était pas à la lumière mais il parut pour en témoignage à la lumière Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme À quoi Dieu à quoi Jésus est comparé à la lumière Et si Jésus éclaire ma face, ça veut dire que je vois sa face. On vient à la bénédiction que l'Éternel se fait subir sa face sur toi, Israël, sur toi, Église. Cette lumière était la véritable lumière qui, euh, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu Ça, c'est Israël qui, en grande partie, a rejeté la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est intéressant. Et qu'il t'accorde sa grâce. Quelle grâce Dieu nous fait en Jésus-Christ? Je dis à faire des vérités que les plupart d'entre vous connaissez, mais il y en a peut-être qui connaissent pas. La grâce, c'est de devenir enfant de Dieu. De faire partie de ce peuple-là de recevoir cette lumière-là. Ça va, Mange? Je ne pas perdu? C'est bon. Ça, c'est la suite. Que le Seigneur fasse suivre sa face, c'est surtout qu'il t'accorde sa grâce. Matthieu 5, 14, 16. Là, c'est intéressant. Si Jésus est la lumière, que nous, On est appelé à recevoir cette lumière-là. Jésus dit de nous, « Vous êtes la lumière du monde. » Pourquoi? Un peu comme le soleil et la lune. Si le soleil était, on compare à Jésus, la lune c'est nous. Quand le soleil éclaire la lune, elle reflète sa lumière. On est d'accord? Vous êtes la lumière du monde. pour vous. vous devez vous imposer d'être la lumière du monde. C'est la lumière qui vous éclaire. Une ville située sur une montagne, vous connaissez le, le passage, ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, ça veut dire celle que Jésus reflète sur nous, lui ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Et là, on vient à l'Éternel, fasse-lui sur, sur, sur vous, sur... Euh, Fais-tu sa face sur toi, Israël, dans l'Ancien Testament? Bien, quand Dieu fait briller sa lumière sur nous, les enfants de Dieu, dans le Nouveau Testament, bien, c'est pour qu'on reflète sa lumière et que les gens voient nos bonnes œuvres faites en Christ. Est-ce qu'on est, qu est l'objet d'une bénédiction? Notre souverain-sélicateur, est-ce qu'il a accompli ça parfaitement? N'as-tu qui peut prendre sa place? André, je suis en train de trouver un quelque part en, en Côte du Non Je t'attaquenne aussi. <rire> Hébreux 4 15 à 16. C'est juste pour que vous soyez convaincus parce que j'utilise tout le temps le, le terme souverain sacrificateur pour Jésus, mais ça vient de l'épître aux Hébreux particulièrement. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, Jésus entre guillemets, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Évidemment, Jésus, homme, a agi comme un homme pour accomplir parfaitement le salut de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, qu'il t'accorde sa grâce, la bénédiction du souveraincificateur. Pourquoi on peut s'approcher du trône de la grâce? Parce que Jésus réside là. Parce que la grâce de Dieu est manifestée en Jésus afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, répétition de la même chose, hein? pour être secouru dans nos besoins. Encore là, je reviens à notre point de départ. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi perdre les pédales dans notre foi? faut se ramener constamment au privilège qu'on a d'avoir un souverain certificateur comme ça et de l'honorer. pas interdit d'amener nos secours. Ça me dit ça, d'obtenir miséricorde récords, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, et les emmener à Dieu. Mais une fois que j'emmène mes besoins à Dieu, j'arrête de m'inquiéter. Je lutte contre l'inquiétude parce que c'est la première chose qui arrive après. Il va-tu vraiment répondre à ma requête de prière? Or, si j'ai une armée qui prie avec moi, peut-être. J'entends souvent cette, cette réflexion-là et c'est pas vrai. N'empêche pas de prier ensemble, par exemple. c'est pas ça que je veux dire. Troisième bénédiction du souverain-instrucateur, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Comment ça peut s'appliquer à Jésus? Pour que Israël, dans le temps, puisse voir la face de l'Éternel, fallait que l'Éternel se manifeste à lui. C'est la même chose pour nous. Personne n'a jamais vu Dieu, Jean 1, 18, toujours dans le chapitre 1 d'Évangile de Jean. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, pour que je vois la face de Dieu, il faut que je regarde à travers Jésus-Christ. Impossible autrement. Encore là, le rôle du souverain scripturateur est extrêmement important. On a d'autres passages, je pense. Jean 14, passage que vous connaissez bien, où Philippe, Philippe, pas avec un Y, là, il est là un matin, il est où, là, Philippe avec un Y? Il est parti. Ah, d'ailleurs. Y a-t-il un autre Philippe dans la Puis mon fils est parti aussi, fait que je peux pas le taquiner. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et vous connaissez cette passage-là par cœur. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, vous les douze et les autres de ce temps-là. « Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Donc, à travers Jésus-Christ, j'ai une image de l'Éternel du Père, de Dieu. J'ai une, une vue de Dieu à travers Christ. Et à travers le Christ, tel qu'il s'est révélé dans les Écritures, à travers tous les, les livres du Nouveau Testament, Jésus s'est révélé. Il a choisi plusieurs écrivains pour nous révéler qui il était. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Philippe n'avait pas compris encore, on parle de Philippe l'apôtre ici, n'avait pas compris encore que regarder à Christ, c'était regarder à Dieu directement. Donc, la bénédiction du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, que l'Éternel tourne sa face vers toi, c'est vraiment une requête, Parce que pas à travers Aaron qu'on pouvait voir la face de Dieu. Mais c'est à travers le souverain-sécurateur qu'elle allait venir plus tard. Et qu'il te donne la paix. On va regarder cet aspect-là aussi. Encore là, dans Jean 14, mais juste au verset 27, un petit peu plus loin. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Hein, avez vous, vu dans la vidéo, on a regardé, on parle de paix à travers les armes, à travers la puissance humaine. Il n'y a pas de paix là-dedans, il y a juste des inquiétudes. Et si la guerre éclate, si les royaumes se en entrechoquent, il n'y aura pas de paix là-dedans. Vous remarquez les gens qui regardaient les dirigeants ou qui regardaient le défilé militaire, il avait comme étaient rassurés par ça. C'est une fausse assurance. Jésus il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je la donne pas comme le monde la donne ». Hein? Le monde, c'est ça qui produit. Des dirigeants qui amènent les gens à leur faire confiance comme s'ils étaient comme étaient éternels. Alors qu'ils sont complètement mortels. qui peuvent être remplacés du jour au lendemain par n'importe quel émeutier. Quoique, c'est un peu difficile, là, avec la Chine, mais quand même. Il n'y a aucune solidité là-dedans. Je vous donne pas comme le monde la donne que votre cœur s'alarme et s'inquiète tout le temps. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Puis on est euh, abondamment pourvu de toutes sortes de nouvelles négatives aujourd'hui qui nous inquiètent constamment, qui font juste augmenter des questions Et nous, là, on doit se tourner volontairement vers notre souverain sacrificateur. c'est n'est pas n'importe qui que Dieu nous a donné. Bon, j'ai perdu ma souris. Ah, elle est là. le 27 qui complète le, le texte dans dans nombre c'est ainsi qu'il les Aaron et ses fils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai promesse que Dieu fait à Israël à travers les prières du souverain sacrificateur envers Israël Pensez-vous que Dieu on aura pas les prières que Jésus a fait en faveur de son peuple actuel. Paraphrase, hein? on va faire une paraphrase avec ce verset-là. « C'est ainsi que Jésus-Christ mettra mon nom sur les enfants de Dieu et je les bénéré. » c'est pas biblique ce que vient d'écrire là, c'est une paraphrase d'un verset de l'Ancien Testament. <rire> Pour faire réaliser que le souverain-explicateur aujourd'hui, c'est Jésus. Et il est pas remplacé par quiconque lui-même. Éphésiens, l'Épître par excellence pour la bénédiction de Dieu à travers Jésus-Christ. Euh, le texte est écrit ici, vous pouvez euh, de vous-même aller voir dans Éphésiens, mais en faisant Éphésiens, c'est 1 à 15 pratiquement le sujet des bénédictions. J'en ai juste pris trois versets. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » En Christ, c'est notre souverain scriptedote. En lui, Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, donc sans péché, sans aucune tâche. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait pu ses péchés, de manière ou d'une autre, en faisant toutes sortes de bonnes actions? Non. En lui, nous ayant prédestiné dans son amour à être, Quoi? Ces enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il mettront mon nom sur les enfants d'Israël, verset 27 dit. Jésus-Christ a mis le nom de Dieu sur chacun de ceux qui se sont tournés par la foi dans son sacrifice et dans ce que Dieu a fait à travers Christ. Ça veut dire que je suis un enfant de Dieu et la Bible là je l'ai pas cité mais si vous allez dans l'apocalypse vous allez voir que Dieu va mettre son nom nouveau, que Jésus va mettre un nom nouveau sur nous dès qu'on est rendu de bord. Un père a le droit de changer le nom de son fils, surtout un fils adoptif. D'accord Roger Donc on va avoir un nom nouveau, ben tu t'appelleras plus Gilles en haut. On ouais, va peut être peut-être voir le nom que Dieu va te donner. <rire> Mais sur la terre, c'est bon que je t'appelle Gilles, parce qu'on ne se reconnaîtrait plus. <rire> non, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de, le, de la gloire et de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Toute une bénédiction. Quand on réfléchit à ça, j'ai le privilège d'être enfant de Dieu. Pour sortir d'ici et dire dans la rue, je suis un enfant de Dieu. Ils vont vous traiter de fous, mais... Vous ne serez pas fous. Vous ne serez pas dans uh, off-vérité. Le monde aura de la misère à comprendre, mais ça, c'est une autre affaire. Privilège d'être appelé enfant de Dieu et d'être béni. Résumé, moi, je suis convaincu que dans le passage qu'on a lu dans Nombre, c'était un ordre perpétuel à faire par les, les souverains les certificateurs, de toujours ramener la bénédiction sur Israël. Est-ce qu'ils l'ont fait Est-ce qu'ils ont été fidèles là-dedans? Ça, là, je n'ai pas trouvé de référence là-dessus. Mais c'était quelque chose que Dieu avait déposé sur le souverain-institutateur et ses descendants. Et à partir du moment où, où les fils d'Aaron ont en charge, ils ont dû reprendre cette bénédiction-là dans leur cœur et de prier Dieu là-dessus. Et est-ce que Jésus l'a fait? On l'a vu? Il le fait. et Il le fait continuellement. Je répète encore les versets. Là. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel s'assure sur sa face, sa face sur toi et qu'il te corde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est les trois bénitions et on a vu de sorte que le nom de Dieu allait reposer constamment sur eux, les enfants d'Israël. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, le nom de Dieu repose sur l'Église sur les, le peuple de Dieu actuel, même que l'Église n'est pas parfaite sur la terre. On sait, il y a toutes sortes de faux docteur dans l'Église. Malheureusement, c'est comme ça, mais l'Église est là et elle appartient à Christ et elle reflète la gloire de Christ. Jésus a repris ce rôle avec les enfants de Dieu dans l'Église et l'a amené à la perfection, de sorte que l'Église est continuellement sous la bénédiction du Père à cause de lui. Ça, c'est pas un verset biblique, c'est un résumé de situation. L'église est continuellement sous la bénédiction du Père à cause de lui. Donc faites attention de la manière dont on traite l'église et le peuple de Dieu. Faisons attention à ça. Le Seigneur veut vraiment qu'on ait en haute estime son peuple parce que sa gloire repose sur lui. Conclusion, hein Hey. Encore tu es fier de moi Ah. Bon, on va se poser la question, maintenant, sur quoi repose ta paix aujourd'hui? Sur les bénédictions de Jésus-Christ. Ah, option A, sur le fait que Dieu te garde en te détournant tes iniquités, on l'a vu. Sur le fait que Dieu te garde attaché à son nom. Personne peut nous enlever de la main de christ Sur le fait que Jésus-Christ est avec son Église tous les jours. Est-ce que ta ta, ta, ta paire repose sur le fait que nous reflétons la lumière de Dieu et de Christ Faut dire ouais, avec ma vie de on est neuf dans l'église, euh, je suis pas vraiment brillant. Ouais, mais déjà que tu brilles encore un peu, c'est déjà bien. Et ça ça démontre que le Saint-Esprit est attaché en toi puis qu'il lutte à travers toi. Sur le fait que nous reflétons la lumière de Dieu et de Christ, sur le fait que la paix qu'elle repose sur le fait que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, je ne l'ai pas cité au complet ici. Sur le fait que nous voyons le Père en Jésus-Christ, quand je regarde, je veux voir une image de Dieu, c'est à travers Christ que je dois la voir Et comment je connais Jésus-Christ? C'est à travers sa parole. Ne pas négliger de étudier sa parole, surtout le Nouveau Testament pour nous sur le fait que le nom de Dieu repose sur tous ses enfants d'adoption. Hein, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On est tous des enfants d'adoption à travers Christ. Maintenant, où Option B. Sur nos armées, nos soldats, nos associations humaines pour dominer, nos dirigeants politiques Est-ce que ta paix repose sur tes efforts humains à mener une bonne vie ou à vivre une vie exaltante Faut que je vive au bout, j'ai pas beaucoup de temps et à la fin on mange un vivant, garde-moi, nous mourons. Il n'y a pas de paix là-dedans. Il y a juste, de, il y a juste de la, des inquiétudes supplémentaires. faisant attention sur le leader sur lequel on veut se reposer. Fini! Allez! Et s'il en a ce matin qui n'ont pas encore cette paix en Jésus-Christ, partez pas d'ici sans essayer de sans parler avec des gens qui peuvent vous diriger à travers les Écritures pour que vous ayez cette paix comme les autres.